Nous sommes le 1er novembre et le mois de novembre est le mois que nous préférons ici à Réanimation. Pourquoi Parce que novembre a été décrété il y a bien longtemps comme étant le mois dédié à ceux qui ont été trépassés, le mois des morts. Mais pour Sini Stro, c'est moi, le Dr. Payne Pandragon. Il ne s'agit pas de souligner ceux qui ne sont plus, mais bien de mettre un accent sur le mois de novembre parce qu'il s'agit du mois où nous sommes les plus actifs et performants au niveau des réanimations. Étant opportuniste, nous nous sommes dit qu'il valait mieux axer nos efforts dans un mois qui serait plus profitable. <rire> Le reste de l'année, je me pratique sur cette pauvre carcasse qui appartient au x Goblin e Sinistros. Et malheureusement, cela fonctionne. Les résultats étant toujours directement proportionnels à la qualité de la matière première, ils sont donc ici. Assez. Nul. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Pourquoi? Parce que c'est nous. Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré. c a u s e f e a r is our fucking business. We are undead incorporated. Cause we said so. Go. Je ne souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, en ce 1er novembre -là de l'an de disgrâce 2011. Moi s important, puisque c'est le mois qui pourra nous approvisionner. Le plus sinistro, c'est moi. Je suis le docteur Pain Pandragon. Effectivement, il est là, le gobelin. J'ai déjà commencé à visiter les cimetières et c'est excellent.、Euh, en tant que touriste ou en tant que.、Euh, ben non, en, en, en tant que. En tant que. Ah oui, puis. Ben, c'est une. Bon, je risque de rapporter une coupe de, de beaux morceaux bien,、ah, bien frais.、Ah. Ah, C'est bien ça, Sinistro. Je, je commence à avoir confiance qu'un jour, je ferai quelque chose de semblant i n t é r e s s a n t avec toi. Juste semblant. Est-ce que ça va bien?、Mm, non. Non? Ah, ben voilà. Il commence à être franc. Hein? Ou il commence à être tout simplement plus ou moins. Et que je vais t'entendre se poser ça,、ouais. cette question, stupide, à que chaque semaine. Et moi, demande-moi-le si ça va bien. Non. OK. Ben, je ne le sais pas. Moi non plus. Non, ça va bien! Honnêtement,、bon. ça va bien. Oui,、oh, c'est correct.、Euh, parce qu'on a une bonne émission ce soir, mis à part tes sections à toi. Là. Là, Le、oui. reste est excellent. Eh, <rire> <rire> Seigneur, OK. On n'est pas sortis de l'auberge. Il y a une heure et demie pas bonne, finalement. b e n La tienne, là, si je voulais dire. 23, 21, 18. On a au moins une heure et vingt qui est achetée. C'est ça, la tienne. <rire> <rire> non, c'est pas vrai, tu v o i Ça, ici, c'est excellent,、euh, bref, on vient d'entendre avant ce procès、euh, en o n d e Formation v i v o d et la pièce Meteor que l'on retrouve sur n e g a t r o n qui est p a i r u en 1995 sur、euh, l'étiquette hypnotique. Ce n'était pas une demande de John s o p p e r Non, non, ce n'était pas une demande. Non,、tôt. non, en fait, c'est moi n s qui d e l a h ok.、Oui. Euh, mais je suis certain que ça a quand même fait son affaire. Non, ben, ben, q u a m i n ça, il va téléphoner, il va dire ce petit m e t t r e mais t e h o r de v i v o d No. n <rire> euh, juste auparavant, nous avions Bull Thrower et la pièce Lead to Waste que l'on retrouve sur、Mr. Mercenary.、Ouais, C'était cool, ça.、Oh, oui, Bull Thrower, je dirais, pas les premiers albums, là, mais facilement à partir du quatrième, c'est vraiment excellent. C'est un bon death metal old school de croisière. C'est vraiment cool. De croisière. Oui,、ouais, parce que c'est toujours à peu près le même beat.、Là. t embarques à la bain, tu m o n t e à 110, puis t Puis t'es correct. Euh, cet album-là, Mercenary, est paru en 1998 sur Metal Blade. Nous avions Cataclysm et la pièce In Shadows and Dust. Une des pièces que j'aime bien C'est une、Cataclysm. très bonne pièce, effectivement. Ben, c'est... Je dirais pas l e u r hit, là. Ben, c'est une le, pièce. C'est un classique.、Non? Oui, c'est un classique que, que tout le monde associe à Cataclysm en, en l'attendant. C'est tiré de l'album Shadows and Dust, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Nous avions Napalm Death et la pièce Greed Killing, tiré e de Diatribes, qui est paru en 1995 sur E-Rake. Nous avions ouvert avec, cette fois-ci, une demande pour John s o p p e r Brutal Truth et la pièce Death Smart, qui est tiré e de l'album Sons of the Animal Kingdom, qui est paru en 1 97, pardon, en 97 sur Relapse. Ce soir, nous avons une émission qui est remplie de, de, de, ben, c'est poche, hein. Vous vous serez rappelé de p o chiter. Non, toi, ça a été le fun q u hier soit aujourd'hui. Ouais. On aurait pu faire un beau spécial e ligne. Ouais. Spécial e ligne que j'ai fait avec le r o c k f o r Mais j'ai passé proche, je vais être capable mais... de faire mon émission juste ce soir parce qu'on n'avait pas de courant, nous autres, chez nous. Mais tu n'as jamais eu de courant chez vous. On、ah. n'a pas de courant dans une grotte. C'est ça, j o e Ben, ce que tu voyais,、ah, c'est q tu... e C'est le hamster qui fait courir l'Internet, ça. Tu ne dois pas avoir beaucoup d e f f l u x en upload par download, hein? y e r h non, c'était pas pire. Oui. Avec L'hamster est musclé comme ça. Ah, oui, c'est un gros hamster.、Ouais. Il a des grosses cuisses.、Euh, <rire> ben, Tu l'as pas vu, il pèse 32 livres chez nous. Tu parles de qui, là? Mon hamster. <rire> hamster à moustache. OK. Ah, oui, je l'ai vu. C'est pas un hamster, ça. <rire> c'est une bouffette. Qu'est-ce <rire> que je disais, là? c e s t i s pas, moi. Ah oui, que ça aurait été le fun. Que ce soit hier ou aujourd'hui. L'Halloween e s pour une journée. Tu sais, pour la, la, la semaine prochaine, ouais, ben, on va、euh, se reprendre. L'année prochaine, l'année la,、euh, la, prochaine. s la semaine prochaine, l'année prochaine, oui. Ça avance tout ou ça recule, ça d'habitude? Je vais savoir tout de suite.、Euh, normalement, ça, ça avance tout ou ça recule. De <rire> quoi tu parles, toi? <rire> le 31 va tomber dimanche au lieu de lundi l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, là,、euh, en octobre, le 31 en gnon. Il tombe le dimanche? Hein? Non, il tombe le mercredi. Ah, on s i t a o u t e une journée. Ben oui. c e s tombe d et plate. Ah, c'est parce qu'on est un 29.、Euh, est, on est un, un 29 avril. On est un 29 avril cette année. Ça doit être une année bisexistante. Oui, ça? 2012, il、euh, va avoir une journée de plus. C'est pour,、ah, pour ça. C'est l'Halloween qui écope par, avec ben, les animations. est cop par réanimation. Que voulez-vous? C'est pas grave, on se prendra dans deux ans. <rire> Ben, non, dans, dans 13.、Ah, ben, non, c'est vrai, hein, Ça v a s'en prendre très très comme、loin. dans 7 ans. Ouais, c'est ça, ça. Ouais. b o n en tout cas, on verra. Mais, quoi qu'il en soit, on n u r a pas de spécial Halloween, parce que ce serait ridicule de faire un spécial Halloween après l'Halloween. Ben,、ouais, effectivement. Mais on a quand même des beaux petits blocs préparés pour vous, chers auditeurs, qui sont,、euh, ben, quand je dis beaux petits blocs, je parle toujours des miens, évidemment. Ben oui. Non, non, c'est pas si mal, Sinistros. T'en as rien qu'un qui va être à chier. Ben oui, c'est un album que t'aimeras pas, mais c'est pas grave. C'est clair. Réel, non, mais on a quand même des choses intéressantes.、Hein. Sinistros va nous passer dans quelques instants à nous proposer un, un band, là. Un band.、Et、du black metal, o、okay, k je l'ai <rire> dit. Du black metal. <rire> Euh, mais moi, je vous propose deux spéciaux ce soir, qui sont,、euh, le steak haché m i m è g r e Le steak haché m i m è g r e à 1,99 Oui. Et, euh, le steak haché pas m i m è g r e m i m è g r e à 2,99 Voilà. <rire> Monsieur Métro a parlé. Un spécial sacrifice. Ça, ça va être bon, ça. Et puis,、euh, comme je l'avais dit la semaine dernière, ben, en fait, c'est le EP, dernier album des Malaysian Providence, qui comporte cinq pièces. Bon, je les ai tous programmés, les cinq, là, mais ça va dépendre de l'heure à laquelle on va être rendu. Mais il va y en avoir minimalement au moins trois qui vont passer. Ben, la deuxième est très bonne. Toi, toi, toi tu o toi, connais que dalle. là-dedans. Je sais. Bon. Et puis, c'est ça qui est ça. Je vais vous parler cinéma un petit peu plus tard aussi et de nouveaux trucs、euh, musicaux, bien entendu. Mais pour l'instant, je laisse à Sinistros vous emmerder. Le、et、choix、oui. de vous emmerder pendant les 18 minutes. Oui, pendant que tu vas les reporter à l'athlète. Exactement.、Ça? OK. Je vais prendre mon temps. Oh, j'imagine que oui. Si je n'irai pas en courant, je vais y aller d a n marché. Formation norvégienne dans One Man Band qui est le, le band de、uh, u s t Ben oui, tu sais, c'est qui ça? Il s'appelle e u s t qui a joué entre autres avec、euh, Carpenter Forest, euh, Gvelertak euh, et quelques autres b a n d s en live. q u i ont un band qui s'appelle Talk. Ça s'écrit T-A-A-K-E. C'est l a、euh, n c i e n épellation du mot brouillard en langue norvégienne. Tu、okay. p r o n o n c e Talk. Talk. Avec un nouvel album qui s'appelle Norex Vauban. C'est sorti en septembre de cette même année sur Dark Essence Records.、Pis、ça veut dire quoi, ça, Norex Vauban? Vauban? Je ne le sais pas, puis je n'ai pas cherché plus loin. Déjà, que Toc, c'est、oh, qu de comprendre comment、ouais. ça se prononce. Et... Là, je vous l'ai dit, ça voulait dire brouillard, OK?、Bon. <rire> c'est correct, là? Je ne v a s dire que ton information est à moitié complète, bon, mais quand même, c'est un bel effort. Je vais finir par apprendre le norvégien. J'espère、euh, que non, parce que là, on va être rendu avec une immersion de black metal. C'est une formation que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Et je t'annonce que je vais m'arranger pour ne pas connaître aussi. Ah, ben, c'est toi qui le sais. Non, j e t r o u v a i s ça très intéressant. C'est un black metal très bien structuré, avec une très bonne production sonore. Euh, il se met même des fois à mettre des instruments un petit peu plus. Oui,、euh, oui,、bon, j'ai、euh, lu ta, ta chronique. Il s ont un solo de banjo One Place qui fit carrément dans la t o u n e c'est vraiment spécial. Puis il y a une autre pièce qui a une mandoline,、euh, mais tu sais, tu peux passer、euh, au, tout, au lot de l'album, tu peux passer du gros black metal norvégien à aller au rock. Pesant, allez, c'est、okay. assez disparate, c'est vraiment bon. Est-ce、euh, que c'est est... un style de black metal qui est Razor Hedge ou.、Euh? Un petit peu, mais c'est pas mal moins que ce que tu peux t'attendre, Tu sais, il y a des bons riffs de guitare, p l a c k e t t là, et.、Okay. Quand ça martèle, ça martèle, là, mais quand ça vient comme plus trashy un peu, c'est vraiment cool.、Uh -huh. Tu nous proposes trois pièces? Oui, trois pièces, parce que c'est des pièces assez longues, donc o n va se limiter à trois pour un total de 18 minutes.、Euh, donc, les trois premières pièces de l'album.、Euh, Qui auront pour titre, tour à tour, Fra Verestet, Till, Von Desmed, Orkan et l'excellente Norbundet. Voici Talk, excusez,、ouais. avec、euh, l'album Norex v o l p e n sur Dark Sense Records. Ben, veux-tu dire le go? Go!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 Vivez Les Patriotes de l'UQTR. Vendredi 4 novembre, les Patriotes hockey affrontent n i p i c s i n g au Col des Étoiles-Rivières -E、à 19h. Samedi 5 novembre, les Patriotes hockey affrontent Ryerson au Col des Étoiles-Rivières -E、à 14h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. uctr.ca patriote.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 Well, 19h55, c'est une t r o u s e Mais venez-toi, là. <rire> j'ai peine à le croire.、Hey. J'ai peine à le croire. p i、hey, s t'as pas aimé ça, hein?、Euh, non, pas du tout. Ok, bon, c'est bon. Ben,、euh... écoute, je vais être f r a e c Toi, tu le sais, j'ai même pas été là tout le, tout non, le temps. Non, je le sais. De toute façon, c'était pas un album qui s'adressait à toi du tout. Ah, ok, <rire> <C 'est correct. rire> Tu me rassures? <rire> euh, juste avant la pause, on a entendu、euh, formation norvégienne Talk avec、euh, l'album Norex Vopen qui est paru tout récemment. On a entendu les pièces Nordbundet, Orkan et Fravelestetil van Desmed. Si、euh, Ça se prononce à peu près comme ça, j'imagine. Tu débrouilles、là. assez bien, je dois dire. C'est sorti sur Dark Essence Records. C'est sorti le 10, 19 septembre dernier. Hum.、Mmh. Ben content. Ben、oui, Je sais que t es bien content.、Bon. Ben non, Tu sais bien que je dis ça pour t'achaler. Dans je, le fond, j'aime pas ça partout. C'est comme ton dette métal à la noire. Yeah! <rire> hey, côté spectacle, là, on a、euh, des, des, des nouvelles annonces à faire. Euh, euh, qui, ben, en fait, C'est、euh, un nouveau contact qu'on s'est fait au <coughs> courant de la semaine. Et、euh, C'est、euh, les soirées Metal Jaune Pods qui présentent au Café Chaos Close to Hell p a l o m o r t Euh, ou, pas l'or mort, selon le cas, je n'ai aucune idée. Call a n g e r Deadly Revenge. Donc, c'est,、euh, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, quand? C'est le 26 novembre à 20 heures. Et le 27 novembre à minuit. Ah, c'est assez original comme présentation. Ah, parce que ça finit le 27 novembre à minuit.、Okay. Je sais bien. Non.、Euh, blague à part,、euh, c'est,、euh, je trouve,、euh, honnêtement, là, il va falloir que ce soit précisé, là aussi. Niveau des détails, là, je vais, je vais discuter avec le, le, le, le, personnage en question, mais bon,、euh, le coût des billets est au, e、euh, coût de, en prévente à 8 et, e、euh, u à la porte 10 Les billets seront, e、euh, n vente auprès des BAN et sur jaune.production au pluriel à commercial.mail.com. e、euh, s t c e qu'il y a autre chose? Oui, le 16 décembre prochain au Café Chaos avec、euh, The Elevent Tower, Epiphany from the Abyss et Trust and Trived, h les groupes invités. Donc,、euh, ici aussi, c'est le même,、euh, principe, billets en vente auprès des banques au jaune.production, jaune pluriel, à commercial, hotmail.com dès le 20 octobre, prévente à 8 dollars et à la porte le soir du spectacle au coût de 10 dollars. Donc,、euh, On... on, prendra des ententes avec notre ami ici pour avoir des. p o u r que ça soit moins compliqué, là, Voilà. De pour avoir des、important. informations un petit peu plus synthétisées. Trois-Via-Métal、euh, nous présente ce samedi 5 novembre au Rock Café l h e Stage. Quatre formations qui sont Soil of Ignorance, Havoc, Gold War et Exhum. Et d'ailleurs, je crois que c'est,、euh, c'était Ce vendredi, je crois que le Rockmaster présentera la t r o u i l e qui l a faite avec l'Equiterriche chanteur de Havoc. Cool. Donc,、euh, c'est samedi le 5 novembre à 19h. C'est pour tous. Ça coûtera 15 en pré-vente et 20 à la porte le soir du spectacle. Les billets sont en vente à la puce rock, metal punk. Hey, salut Pierrot.、Euh, Paypal. Et si vous allez directement sur le site de Troy et Metal, vous pouvez aller directement cliquer sur acheter. Donc, ce sera une soirée probablement assez violente. Ceci étant dit. C'est mon petit spécial que j'attendais depuis longtemps. Hé!、Hey! Non,、ah, oui je suis très, très heureux. On a vu cette formation-là il y a trois semaines ou à peu près? Je m'en souviens encore. Tu t'en souviens encore comme ça? Trois、là? semaines, c'est quand même pas pire.、Ouais. Peut-être dans, peut dans quatre semaines, mais tu as de la misère.、Oh, oui, a s je sais. C'est le buffer qui e s t pas fort fort. Non, l'Amster h ne court pas très vite cet e a n c i e Oui. <rire> Je d i t p o u r tant qu'il était musclé tout à l'heure. C'est parce qu'il est rendu à 32 livres, ça court pas très vite, <rire> Non, non très mais ça, ça, ça, ça, ça, ça a du t o r q u c'est ça, ça a du torque. Sacrifice. Formation que j'aime, moi, personnellement, depuis、euh, l'année où je l'ai connue, soit en 1985. Formation Torontoise, originaire. Parce que maintenant, bon, les membres ne restent pas tous,、Ils、ne restent plus tous à Toronto, bien entendu. qui,、euh, se sont reformés en, 1900, en, pardon, en 2009, pour reproduire un album, puisque le dernier auparavant datait de 1993, donc il y a eu quand même un bon nombre d'années entre les deux. Formation qui,、euh, a, je dirais, marqué la scène trash, probablement, minimalement, de façon nord-américaine, et peut-être même au niveau mondial, pour c e、euh, r t a i n e s parties de, de l'Europe et ainsi de suite. Euh, formation q u i donne dans un excellent trash metal, sans prétention. Et,、euh, moi, j'ai tout, tout de suite trouvé à l'époque que ce, que ce band-là se démarquait p a r u Un band original. Original, exactement. Et, ce que j'ai apprécié particulièrement le soir du Metal Fest où il se produisait, comme co-headliner, c'est que la formation Sacrifice, et ce, malgré le fait qu'ils ne jouent plus régulièrement ensemble, Euh, nous ont donné un spectacle comme s'ils avaient joué ensemble depuis les bon, dernières années. c'est la révélation du festival au complet. C'était extraordinaire. Des gens sympathiques,、euh, généreux de leur temps, qui, avec qui j'ai eu, eu quelques échanges sur deux soirs qui o n t été très agréables. Et,、euh, j'avais depuis longtemps envie de faire ce spécial sacrifice, puis je me disais, ben, après le Metal Fest, ça pourrait peut-être être une bonne, de bonne augure de le faire. Donc, cinq albums. qui,、euh, sont entre, entre 1985 et 2009. Une pièce par album que j'ai retiré. Et on va tout de suite écouter,、euh, ce spécial Sacrifice. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui n'auraient pas connu cette formation ou ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de la voir, soit ici ou ailleurs, ben, je vous souhaite d'apprécier cette formation-là et d'acheter les albums de Sacrifice pour ceux qui sont encore disponibles disponible,、ouais. parce que c'est relativement rare. Mais、euh, ça va peut-être leur donner le goût d'en faire d'autres. Et C'est une sacrée bonne nouvelle s'ils décideraient de le faire. Donc, sacrifice à réanimation. Hi, this is Rob from Sacrifice, and you're listening right now to Reanimation with the infamous Dr. p a y n on CFOU 89.1 FM. Keep on thrashing. <musique>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 L'écouter. 89-1、oh. Oui, c'est vrai que vous êtes pas mal fou. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est El Razor, on voit là? Oui. Oh, ça a l'air intéressant? Ben, je pense pas, non. Ah, non? Non, je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs. Ok, d'abord. Mais c'est p i n è d e effectivement, d'El Razor. qui co-anime avec nous ce soir. Oui, ben, c'est ça, je viens de le percevoir. Il est ici avec nous. Oui, il est très discret, ce pinède. e C'est pas parce que t'es cenobite que tu deviens automatiquement, tu prends l'avant-scène, automatiquement, Non, c'est sûr que tu peux le rester low profile. Il est très low profile. D'ailleurs, à toutes les fois qu'il parle, il y a un p e t i t c o u p qui lui r e n t r e dans la tête, donc ça lui fait un petit peu mal. Non, mais à force de parler hors honte de nos, v i n y l e s de jeunesse Ah, o u t Ah, quelle belle discussion, effectivement. Sinistros et moi avions une discussion autour du disque vinyle, bien entendu. De nos découvertes avec le métal étant plus jeune, mais aller jusqu'à aujourd'hui. Quel bel objet. Ah oui, ah oui, ah oui. On vient d'entendre un, un festival. Fallu... Un fist ben, festival. Ben oui, c'est un festival parce qu'au-delà de tout ça, il ne pouvait pas en avoir d'autres. Un,、ouais, un festival. <rire> Spécial Sacrifice. Et on a entendu les cinq pièces que je vais vous nommer à l'instant, soit à l'instant,、euh, avant la pause publicitaire, je me répète, The Great Wall, qui est tiré du dernier album t h e One's I Condemned, qui est paru en 2009 sur m e r c u r y Record. Puis auparavant, Apocalypse Inside, pièce éponyme,、euh, de l'album du même titre de 1993 sur Metal Blade. Euh, i n d i f f e r e n c e qui est tiré de l'album Soldiers of Misfortune de 1991 sur Fringe Production. Flames of a r m a g e d d o n tiré du très bon album et probablement le meilleur de leur discographie, Forward to Termination, qui est péri en 87 sur Metal Blade. Et, e、euh, en ouverture, Turn in Your Grave, tiré de l'album Torment and Fire de 1985 sur Diabolic Force. J'espère que ça vous aura plu. Et c'était Vraiment chic de pouvoir débuter le spécial avec la voix de Robert Bennett. Ah,、oh, c'est vraiment en、cool, cause, ça. Très belle idée. Ouais, j'ai trouvé très sympathique de faire ça, effectivement. Côté cinéma. Bon, eh bien, u、euh, n film que je veux juste parler brièvement, que je n'affiche, pas, en fait, je n'affiche pas. Donc, je ne fais pas de chronique sur le site de l a n i m a t i o n parce que c'est pas vraiment le genre qu'on prône. Mais c'est le film Jerry, qui raconte l'histoire、ouais, de ça, Jerry Boulet, et principalement d'Offenbach. J'ai écouté ça le week-end dernier et,、euh, je le dis ouvertement, je suis pas un grand amateur de films québécois, de production québécoise, e、euh, en général, il y a quelques exceptions que je dois dire que c'était vraiment très très bon, là. Mais,、euh, j'avais une certaine appréhension, mais j'ai écouté quand même le film et j'ai été agréablement surpris. Euh, de la qualité de cette production-là au niveau ben, de... Ça a l'air que l'interprétation de Mario Saint-Amand、ah, est vraiment, vraiment... Vraiment très, très bonne, Sinistros.、Euh, meilleure que la tienne, d'ailleurs. Ah, j'espère. <rire> Parce que toi, a n d r y Boulet,、euh, t'es pas pire, là, mais... Non, moi, je suis l e fils de Willie Lamotte, là-dedans. t e s、ouais. peut-être même plus le fils de Oiseau, d'après moi. Oiseau, oui! <rire> ben, je te regarde l'allure, Ah oui, c'est sûr.、Euh... Il avait l'air d un, un gros gobelin, lui-ci, h i <rire> Ouais. i l avait l'air、okay. pas mal Oiseau, aussi. o、okay. k Mais c'est un très bon film dans le sens où, On n'a pas fait les choses à la tradition québécoise du cinéma. On a fait les choses beaucoup plus éclatées. La qualité de tournage est très professionnelle. Le, le metteur en scène a dû faire un, un travail extraordinaire parce q u e l a eu des comédiens est vraiment e x c e l l e n t Mario Saint-Amand, comme tu le disais, dans le rôle de Jerry Boulet, est excessivement convaincant et physiquement, c'est hallucinant, là. Par moment, là, on a vraiment l'impression, que c'est, l i n c a r n a t i o n de Jerry, là. L'histoire, évidemment, ben, c'est l'histoire de Jerry, principalement, et de son ban d initial, jusqu'à ce qu'il devienne assez tôt o f f a n d b a c k des tourments qu'il a avec les musiciens, de ses gros problèmes de consommation, de ses gros problèmes d'irresponsabilité aussi, des engagements qu'ils ont, des espoirs qu'ils ont à devenir un groupe international, ce qui n arrivera jamais,、euh, des, des choses qu'on leur fait miroiter. En tant que, que, que, q c i e n parce que tu sais que moi, comme mucien s i d e m a i r toujours une, avec une part de naïveté dans ses espérances, dans ses espoirs. Un mucien s i n'est pas nécessairement un businessman dans l'art. Ah, non, c'est sûr. Donc, c'est un artiste,、hein? Donc, à ce moment-là, des fois, il y, y a, des gens qui en profitent.、Euh, c'est un petit peu le cas, mais c'est, c'est, c'est très crédible. Je suis pas un amateur invétéré de Funback. Il y a quelques albums que je trouve très corrects. Surtout dans leur début, je dois dire. Euh, mais, euh, côté, euh, Film, entre guillemets, biographie, parce que certains membres、euh, d o f f a n d b a c k ont dit que ça ne s'est pas exactement passé de cette façon-là. Mais ça, il y a toujours une part de romance dans un、ah, film pour le rendre plus, plus dirais, peut-être plus attrayant ou plus、euh, intéressant pour le spectateur, le téléspectateur en, en l'occurrence. Mais je pense que pour les gens qui aimeraient voir l'histoire d'un band rock du Québec, qui veut, veut pas, on se le cachera pas, o u r e marqué e cette histoire de la scène rock au Québec. C'est un bon film à voir, Jerry, c'est très, très bien fait. Côté choses qui s'en viennent, mais qui sont présentes, mais d'ores et déjà, en DVD, bien,、euh, moi, je suis un fan de la franchise El Razor. El Razor, o u i Je suis beaucoup plus fan de l'époque de Clive Barker, c'est-à-dire、oh, ouais, les, les deux premiers,、ouais. là.、Euh, parce que c'est tiré directement de ses nouvelles, pis u c'est assez tordu. Clive Barker, c'est vraiment un maître de l'horreur dans o a u i a v e c, c la petite boîte de Pandore, genre, Ouais, absolument, ça, tout à fait.、Euh, bon, là, on remet ça, El Razor Revelation. c'est, c'est disponible présentement en DVD. Euh, c'est une signature de Victor Garcia. Victor Garcia, c'est quand même pas un nouveau-né, dans le cinéma,、là. on s'entend que il a fait des choses assez intéressantes comme 30 Days of Night, entre autres, qui est un excellent film de vampire dans les dernières productions qui se sont faites au fil des dernières années. C'est un des rares bons, très bons films de vampire. Moi, je l'ai pas vu, El Razor Revelation. Une chose que je trouve excessivement poche, c'est que, malheureusement,、euh, on ne retrouvera pas Euh, Doug Bradley, dans le, dans le titre, dans le rôle titre de, de Pinhead. Pis u c'est,、euh, je pense à Stephen Smith Collins, qu'il s'appelle. Et juste, l'image ne me convainc pas du tout.、Ouais, ça a l'air assez ordinaire. Ça、ouais. fait ordinaire, là. là. On, en pochette du DVD, on voit Pinhead. Mais le Pinhead actuel d'aujourd'hui, pis je trouve qu'il fait pas tellement crédible. C'est sûr que quand t'es habitué à un personnage, pis bon, c'est un peu dur de s'en détacher, là. b i sûr. Donc, j'ai pas, j'ai pas mis de c a t e encore à ça, mais,、euh, allez sur le site de réanimation, vous allez pouvoir voir les previews parce qu'il n'y a pas, même pas de site officiel pour ça. Okay. Fait que, ça h du long généralement. Par le c o n t e une chose qui va être très intéressante et qui, e、euh, qui est débutée, c'est la deuxième saison de Walking Dead.、La、première saison qui s'est avérée excellente.、Euh, une série de zombies, bien entendu. C'est à la cote, hein, depuis un certain nombre、oh、d'années.、Ouais. Les zombies, s e s t revenu ben, pas mal, C'est, à la m o r e des petits. Ouais, ça a probablement une connotation. Ben, surtout、aussi. avec les, les, Resident Evil, euh. e n en fait, ça, ça a toujours été depuis les, les, popularités du jeu vidéo. Toujours été、mm. présent. Soit Dome, ce soit,、euh, les premiers Wolfenstein Castle.、Mm. Wolfenstein Castle, c'est ça. Toujours un aspect un peu zombie dans l'histoire. Mais les zombies, c'est pas d'hier, écoute, là. o n parle, là, des films des années 30, il y en avait, là. Fait que, Qui était très différent. Mais je pense que depuis une couple d'années,、euh, le sujet du zombie a une très grosse cote. Il y a même eu une marge e z o m b i e à Montréal, je pense, la semaine dernière. <rire> oui, ou... effectivement. Je trouve ça cool.、Oh, c e s t drôle.、Euh, donc, la deuxième saison de Walking Dead est en c o r e présentement、euh, sur AMC.、Euh, la première saison est excellente. <rire> très, très, très bien faite. Très bonne. Très.、Euh, très cru, je dois dire. Pour les amateurs du genre, c'est vraiment à. Surveiller Walking Dead, deuxième euh, saison. Il、euh, y a un film que、euh, c'est une série B qui s'appelle、euh, Box of Shadows. e l l e e s toujours t sur le site de réanimation.com, a d allez en section cinéma, cliquez sur la pochette de Box of Shadows,、Vous、allez voir le site officiel et le previews. Et c'est très, très, très, très bon comme previews. C'est une série B, puis c'est ce que j'explique un peu dans, dans, dans, dans ce que je décris, pas pour l'avoir vu, mais au niveau du previews. Souvent, des séries B vont avoir une approche qui va être un petit peu plus naïve, qui va faire que le jeu des, des acteurs va être beaucoup plus spontané. Des fois, ça a ça donne un c r â n de plus. Un charme, ben,、ouais. un charme. de plus à des productions à gros budget. Box of Shadows, grosso modo, c'est l'histoire de, de jeunes qui découvrent un cercueil. Un cercueil qui est comme mécanisé et qui leur permet à eux de vivre la vie terrestre sous forme de spectre. De fantômes. Au début, je trouve ça super cool. Est-ce que t'avais vu à l'époque le film Flatliners n Oh, le... o u i o u i o u i Ou、oui. c e qu'à un moment donné, c'est super cool de pouvoir savoir où e s t l e n u e t à e en... c'est plus cool à un moment donné. C'est plus cool. Là-dedans plus... non plus, c'est plus cool parce qu'il t o r t du côté evil. o、oh. Les previews sont vraiment h â t e Donc, Box of Shadows, c'est le 30 janvier 2012 que ça sort. Et,、euh... honnêtement, je pense que ça va être un film à surveiller. Il、euh, y a un autre truc qui va être surveillé en 2012. Il n'y a pas de date d'arrêt encore, mais j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a des petits trucs qui se développent un peu plus le, autour du, du projet. C'est The Lords of Salem de Rob Zombie. Voyage dans le temps il y a 300 ans. Les Inquisiteurs envers les sorcières. Qui s'appelait les Lords of Salem. Flashback aujourd'hui.、Euh, avec un groupe qui porte le nom de The Lords.、Oh. Et、euh, bon, tout passe à travers de là. là. C'est intéressant. Il n'y a pas vraiment beaucoup de previews disponibles. Qui sont intéressantes parce que, principalement, c'est seulement des images, des choses comme ça. Mais c'est surveillé de Lords of Salem. Et, une fois de plus, Rob Zombie, ben, il a connu que la recette i l s'est rendu compte que la recette était bonne pour lui. Il s'adresse à un public qui aime les films qui sont tordus, puis il reprend toujours les mêmes acteurs. Sid Haig, qu'on l'a retrouvé dans son premier film, entre autres, qui était House of Thousand Corpses, qu'il a repris dans Devil's Reject, qu'il a repris dans Ci, dans Ça. Ben, si, dans ça, c'est un, oui,、bon、film, si ça, ça. Ça. ouais, si, ça, c'est ça. C'est un jeu de mots, h、euh, e Bill Mosley, qu'il avait pris dans h o u s of t o u s a n d Corpses, qu'il a repris dans Devil Reject, mais qui était aussi un acteur qui apparaissait dans le premier Texas c h i t e c t Massacre, qui était un gars assez weird. Et bien entendu, il ne peut pas se séparer de sa m u e s u s e Sherry Moon Zombie, qui est sa femme, sa conjointe. Donc, elle fait encore office d'avoir un rôle principal dans le film. Moi, les films de Rob Zombie, mis à part le deuxième adaptation d'Halloween, parce qu'il y a eu un deuxième Halloween qu'il a fait, je l'ai trouvé vraiment pas bon, mais le reste, je l'ai trouvé vraiment excellent. Donc, c'était surveiller ça aussi.、Euh, p u i s c'est pas mal ça côté cinéma. It's a fucking turn. Ah! Déjà? Enfin. Oui, enfin, effectivement. Oui, mais je suis très intéressant, il faut le dire. Non, non, mais tu parles trop. n o n mais je suis intéressant. e <rire> t on a un bloc、euh, plus conventionnel qui ne veut pas forcément dire plus plate parce qu'on Non, tout, non, pas ici. On a toutes des très, très bonnes choses. On a du old school, on a du plus récent, mais ça demeure tout une,、euh, un genre de bloc à saveur très old school,、mm -hmm. euh, très, très pur métal. Tout à fait. commencer avec l'excellente formation américaine Trouble. Yes. s e r é e d'un album culte qui s'appelle Psalm 9, paru en 1984. Et ma pièce préférée, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je l'ai mis. Voici la pièce Assassin. Go! IN h e l l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 Ça me navre énormément de le, de le dire, mais ce dernier bloc était excellent, Sini s t r o s s Elle l sait. <rire> Elle le sait. On a entendu la formation、euh, anglaise Kendall Mass. Avec,、euh, c'est-tu ça anglais, candidement, o t américain? C'est britannique. Britannique, ça?、Il、me semble bien, je s a i Avec la pièce If I Ever Die, c'est tiré de l'album Death Magic Dawn, paru en 2009 sur Nuclear Blast. Très bon album. Tout juste avant, on a eu le phénomène,、euh, anglais avec, h、euh, e l l Oui. Hell qui a fait couler beaucoup d e n c re... Qui a fait couler peut-être beaucoup cette de sang、année. aussi. Oui. Ben, la pièce On Earth as it is in hell, c'est tiré de l'excellent album Human Remains, qui est paru au début de l'année 2011 et qui risque de faire fortement partie de notre、euh, revue 2011 cette année. j e t e l'annonce, pas risque, il va faire partie. Oui, c'est ça. On a eu Ghost, formation suédoise, très mythique, malgré son seul et unique album, avec、oui. la pièce Elizabeth, qui est Tiré de, tiré de l i z a b e t h Batory. i C'est tiré de l'album Opus Eponymus, apparu en 2010、euh, sur Rise Above Records. On a eu les Danois de Merciful Fate avec l'excellente Curse of the Fairy h i l s C'est tiré du très cultissime album Melissa, t,、euh, 1983, qui é t a i t p a r u à l'époque sur Roadrunner Records. Et on a eu l'excellente Assassin、yeah! de Trouble. Formation américaine avec l'album Psalm 9, paru en 84 sur Metal Blade Records. Excellent, excellent, excellent, excellent. Comme vous le savez, c e s、euh, délicat, je crois.、Ouais. Jour excellent. C'est comme l'œuvre de i l o Je suis certain q u e trois corps du monde qui nous écoutent. e s a v même, même pas de parle. pas quoi qu on C'est pas grave, on s'en fout pas mal parce que nous autres. On sait de quoi qu'on parle. Ben oui. Côté spectacle、euh, dans la région montréalaise et québécoise. C'est b l a s e Oui, ça, t'as bien <rire> raison, ça commence avec ça.、Euh, le, le, le, le, le, le, le 7 novembre, lundi, le 7, re, 7 re, novembre. p r o C'est h a i n c, est, c est le 7 novembre, je v o i r Oui, c'est ça. À l é p é r i a l de Québec, c'est Mayhem. Bon, ça risque d'être un bon show. T'es-tu fou, toi? Ben, non. Non, écoute. C'est Attila qui est revenue, là. Ouais. Alors, vous amateurs du genre, c e r t a i n que vous allez vous trouver. Il risque de se déguiser en Père Noël, poisson ou quelque chose de genre. Qu'est-ce que c'est, ça, Père Noël, poisson Il se déguise tout le temps en n'importe quoi. En、ah, Père Noël, poisson. o、oh, Il y a une année, c é t a i t déguisé en Père Noël. Il e s psychédélique un peu, c'est les balles. Et、mm. une autre année, c a il y avait une tête de poisson en place de la face. Ah, <rire> <rire>、oh, bien, Juste pour ça, on m'a commencé à aimer mes hymnes. C'est comme un weird. là. Comme... Bien, C'est justement est Nader Sadek qui fait ses Ah, OK. Ses costumes. D'accord. Et... Donc, Mayhem sera en compagnie de Keep of c a r l s o n h a t e Abigail Williams et h o l l C'est le lundi 7 novembre prochain à 19h et ça se commettra, c'est le cas de dire, à l i m p é r i a l au coût de 28 50, taxes incluses. C'est pour tous et c'est disponible, b les billetteries de l i m p é r i a l lundi le 14 novembre au Club Soda, c'est Camera, Unhurt, Skeleton Witch et Molotov Solution. Et... Ouais, en tout c、euh, s Et c'est, à 19h et c'est pour tous. C'est disponible à la billetterie du Club Soda au coût de 22 et, et 82 et 27 et 30. Fait q u a i s t o i donc. En 5 minutes, tu m'as dit de quoi? Je veux pas le savoir. Mais revu e Skeleton Witch, là, que je disais que c'était Trend Metalcore, là. Ouais. Ben, c'est en plein ça. Regarde dans, avec quoi qu il joue. Ouais,、là. ça se pourrait. Hein? Ah, pis u ça, là, faut qu'on en parle tantôt, c'est vrai.、Euh, comment il s'appelle, Arcona? Oui, Arcona. Arcona, oui. Excellente formation russe、euh, qui sont de passage、euh, à Montréal.、Euh, oui, donc,、euh, non, c'est à Québec. Ah, c'est à Québec? Oui. Bon, i l o n t encore plus chanceux. C'est à l'Agité vont... de Québec.、Euh, c'est Arcona, t a l a m i u、uh, s et Valknacht. C'est mercredi le 16 novembre prochain à 20 h. Pour tous, les b i l l e t s sont au c o u r s de 25 taxes incluses. Il semble être disp disponible à la boutique Pentagram, mais ça, c'est une belle place à aller voir, la boutique Pentagram. C'est vraiment cool, Il y a du très, très beau stock, là.、Euh, je lui dis le 2 février à 19h au Café Campus, c'est、euh, Dark Funeral, Abigail Williams, Inquisition et Jigan. Il en coûtera 20 et 25 taxes incluses p o u r y a s s i s t e r C'est à、euh, 19h. Il y a bien via IP à 17h30 au coût de 50 taxes incluses et via admission. Euh, 5 février, Symphony X, Ice Earth et Warbringer. Je vois pas la grosse,、euh... je sais pas. Là, quelqu'un qui va aller, qui, qui est un triple de Symphony X pis d'Ice Earth, qui sont les deux co-headliners, je vois pas ce qu'il va trouver l'intérêt à Warbringer avec du trash très... de toute façon, Warbringer, c'est, c'est, Ouais, mais live, live, c'est très bon, Warbringer, Ouais, peut-être. C'est, oh, peut c'est、oh, super bon, live, là. Mais, euh, en tout cas, p e s importe. Donc, ça, c'est Symphonix Ice Earth,、euh, Warbringer, le dimanche 5 février prochain, 19h, au Metropolis, au coût de 35 et 10 et 30, 39 et 49, plus taxes.、Euh, c'est en, en vente le 11 novembre 2011, probablement,、euh, au Metropolis. Et c'est pour tous,、uh, Dayside, Jungle r o t k Abigail Williams, Lacarus, Nocturne, dimanche le 4 mars prochain, 19h, au Fofoin's Electric, au coût de 20 et 25 taxes i n c l u s e via Admission! Ah, je sais, tu voulais dire, quand je parlais de Witch.、Ah, — ben, ce que je voulais dire, c'est pas grand chose.、Euh, ben oui, c'est quelque chose à la fois. C'est que, moi, j'avais, j'avais chroniqué l'album de Skeleton Witch sur、euh, le site de réanimation il y a déjà、euh, un certain nombre d'années. C'est pas vrai. d e semaines. Je <rire> sais pas, je p e s a i s q a v i s a i t p r é i t é t a i t ouf, f e mais bon. il、euh, y a un certain nombre de semaines. Et,、euh, je me rends compte que tu lis carrément pas ce que je veux écrire parce que tu chroniques les mêmes albums que moi. Non, c'est pas vrai. d o n ce c que je trouve le fun, c'est de pouvoir juxtaposer ta chronique et la mienne et de voir quelles sont les différences. Puis, y a pas grande différence.、Finalement. Ben, souvent, on se raccorde pas si mal. Ici, Skeleton Witch, l'album Forever Abomination,、euh, moi, je l'ai coté 5 sur 10. J'ai p e u t ê t r e été un petit peu généreux parce qu'il y a certains riffs qui m'accrochaient beaucoup. Mais l'ensemble de l'album m'a pas plu. o、okay? k Mais Sinistros, lui, il a donné un 4 sur 10.、Mm -hmm. Et、euh, je trouve très drôle encore, je l'ai dit la semaine dernière, m avec Abomination. <rire> euh, donc,、euh, Skeleton Witch, je pense que c'est pas. Et pourtant, live, c'est excellent, Skeleton Witch. Mais moi, j'ai écrit qu'il r e n t r é dans le trend de genre metalcore noirci. Mais tu as v u x regarde, là, ça joue avec Honor, Kimaera, qui sont deux b a n d s de metalcore, Molotov Solution, qui est u n band de deadcore. Ouais. C'est bon, hein? Oui, c'est ça. Parce je... e là, eux autres, dans le fond, Mais il y a ligue... des bandes qui se cherchent comme ça. Oui, mais ils s'enlignent, u x autres, pour aller chercher quelle clientèle. Voilà. Et... Ben voilà.、Oh, mais c'est ce... ça, c'est le trend. Ben, c'est ce que j'ai ressenti tout、fait. le long de l'album.、Ouais, absolument. Moi, il y avait plus rien. De... Moi, je trouvais que ça sonnait comme joyeux. Ça sonnait.、Euh, il n'y avait、euh... plus l'aspect méchant métal.、Là. Non, ça sonne préado qui ouais, veut triper, tu s n core. Mais, car, là, mais le problème avec ce genre de bandes-là, quand, il... quand des... ce sont de mauvaises décisions, moi, ce que je considère. Ils vont prendre ce genre de tournant-là, et finalement, ben, tu te rends compte q u a le b a n n'a plus beaucoup d'années d'existence devant lui. Non, non, c'est clair, c'est clair. Ben,、ah, ça, c'est un choix. Puis ça, bien, garde, ces autres, ils doivent vivre avec.、Euh, moi, je veux juste vous dire que le nouveau b u t c h e r t o u r je l'ai trouvé un peu ordinaire. Bien, je ne peux pas te dire. J'ai、euh, euh... donné seulement un 6 sur 10. Tu avais trouvé ça bon, l'autre album d'avant? Oui, l'autre、mm -hmm. album est très bon.、Mm -hmm. euh, Celui-là, je l'ai trouvé un peu fait、euh, un peu pour se débarrasser. Ça peut arriver aussi. Oui, effectivement. f a que. Quelques bonnes pièces.、Euh, mais dans son ensemble,、euh, il ne percute pas autant que son prédécesseur. Puis je, sti je stipule vraiment, j'ai exactement deux, deux lignes sur mon, ma chronique. et c e s t pas d'autres commentaires à faire, trois petits points. J'ai donné seulement un 6. Puis encore là, j'aurais pu donner un 5. Fait que, bah. o u Il i y a、ouais. le nouvel album de Megadeth qui s'appelle 13 que, que j'ai écouté. Pourri! Oui, pourri! pourri. Non, pas pourri. Moi,、ouais, j a i pas. C'est pas. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est pas endgame, c'est sûr, mais ça reste un album ordinaire. s i n i s t r o s moi, je suis pas u n f a n de Megadeth. Tu sais, les là, moi, être le sais, je l'ai déjà m a i n t e reprises. Le premier album, que j a i t r o u v é excellent. m o i c'est les deux premiers. t a Bon, les deux premiers sont bons. Le premier, je le trouve très, très、yeah. encore original.、Pfft. Par la suite, j a i pas aimé ce qu'il faisait. Je n'ai pas,、euh, pas cherché à a l l e r réécouter outre mesure et à vouloir m'en faire une raison. Non. c'était pas mon style. Avec Endgame, il m'avait réconcilié quelque part oui, avec, bah, avec son ban, d parce que c'est un ban, d c'est Dave Mustaine, mais, e Mais、euh, non, le dernier album, The de 13, là. Non, non tu, tu, très, je suis ordinaire, je s u très, très ordinaire. Je suis pas capable. Une coupe de bons riffs ici et là, on ouais, voit que... tu fais pas un album avec une coupe de bons riffs. Non. m a i s ça, c'est subjectif, parce que je parlais avec le Rockmaster, lui il semble avoir aimé. Mais lui, il a déjà une, une espèce de, de, de prédisposition pour aimer Megadeth. Je dis peut-être pas l'ensemble de, de, de l'œuvre, là, mais lui, il semble l'avoir apprécié. Moi, je suis pas capable. Donc, au départ, je, je suis rebuté par l'attitude de Dave Mustaine. Par cette attitude de... de Suffisance. Puis on dirait que sa suffisance se transpire dans sa musique, puis ça, ça m'énerve. <rire> Bref, ceci étant dit,、euh, vous rappelle,、euh, bon, je vais essayer de vous rappeler plutôt. Je ne vais pas être méchant ici, c'est juste que j'ai un peu de misère. Euh, donc, euh, les soirées、euh, métal jaune prods. c'est, euh, 16 décembre prochain Café Chaos avec, e、euh, l e v e n t Hour, Epiphany from the Abyss et Trust and Tribe et groupe invité au coût de 8 dollars et 10 dollars à la porte. Vous pouvez vous procurer les billets sur jaune.production au pluriel à, h、euh, à atmail.com dès le 20 octobre. Et,、euh, soirée métal, c'est au café k h a o s Soirée métal jaune pro prods présente、uh, close to hell,、uh, pallor mort, ou pallor mort, selon le cas, cold anger, deadly revenge.、Euh, ça, je peux même pas vous dire c'est quoi la date. Mais en tout cas, allez sur,、euh, allez vous informer sur、euh, jaune.production, au pluriel, à atmail.com et vous allez avoir toutes les informations. D'ici la semaine prochaine, on devrait pouvoir ouais, clarifier ça un peu. Donc, ça s'est é t e n d dit, Maintenant, c'est mon deuxième plaisir que je me fais de la soirée. Peut-être que toi, c'est ton deuxième、euh, ou ton troisième, selon le cas,、euh, désespoir, ben, Pas désespoir. <rire> <c 'est, rire> c'est un album. C'est un mini-album que j'ai écouté dans la voiture tantôt. Peut-être que c'est la première écoute, d a n s le trafic.、Euh, ah, j'ai bien aimé、bon. la deuxième pièce. Mais moi, ça n'a pas levé. Bon, ben moi, je vous propose, vite comme ça, là. probablement l'entier du mini-album, le p de Immolation, formation américaine qui existe depuis bon nombre d'années. Et cet album-là, il, il fait très différent de ce qu'ils ont fait.、Euh, en fait, je, je, qu je pense qu'ils ont pris ils ont mis une, un accent dans, dans, dans leur recette qui est vraiment、euh, beaucoup plus、euh, éclatée et professionnelle,、euh, tout en restant dans un d e a t h mettons, assez traditionnel, l'album、euh, Providence. Donc,、euh, e、euh, cinq pièces qui sont respectivement What They Bring, Illumination, Still Lost Providence et Swallow the Fear. C'est pour célébrer leur 20e anniversaire qu'ils ont sorti ce EP. Je vous le propose à l'instant à réanimation. Tu es pas content? Ben, c'est pas mon problème parce que go!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 R34.I41.I41.K70.K70.Parik! <rique! S 1> ho、oh, oh! ho! On a un gagnant pour le prix de la Parik!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 Oh. Ah. Ben, ça, j'ai aimé ça. Emolition. Et、euh, le... tu vas à deuxième écoute, c'est déjà mieux. <rire> T'es plus indu indulgent que moi vis-à-vis du -vis black metal. o、oh, u i mais toi, toi tu t connais rien. Ouais, il y a ça.、Ouais, C'est vrai que je suis très catégorique dans mes,、euh, dans mes appréciations. T'es comme un moi, cheval là, qui sert à une calèche. T'as deux œillères à ses c o t é Des œillères. J'en ai même sur le devant. Je vois rien, moi. <rire> J'espère que ce sera pas toi qui vas être assis dans la calèche. <rire> tu risques de pas d'attendre à la destination, ça me paraît certain. Emulation est le mini-album、euh, Providence qu'on a entendu dans son anti, soit Swallow the Fear, Providence, Still Lost, Elimination et What They Bring.、Euh, c'est paru euh, là, là, euh, sur euh, une production tout à fait indépendante. Ils ont、non. décidé de sortir ça, bing, de m a i n、ouais, Mais、ouais. j'ai remarqué qu'ils avaient changé leur logo. Le logo est très, très, c'est plus une tâche de. Non. De je sais pas quoi. Non, non, avant, c'était effectivement très,、euh, très death metal. Ouais, d e a t h m e t e r m a i maintenant, c'est même... vraiment une police d'écriture, qui、straight、peut ressembler、ouais. un peu à du.、Euh, du a r i a l Mais pas du a r i du... a l c'est peut-être un. Un petit. Un, un Time, time News. Du Raw Man, c'est、ouais. sûr, ouais, effectivement. Très bon album. J'aime beaucoup la pochette, d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça fait assez, euh, Destroy. Euh, donc,、euh, c'était cela. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si ça vous a donné le goût de vous procurer cet album, bien, mission accomplie en ce qui me concerne.、Euh, ceci étant dit, il est 21h36. Et c'est à toi, une fois de plus, qu'il incombe de se clore cette édition. Puis encore là, je te fais plaisir. Oui! Pour me racheter d、right. t'avoir passé du black metal. Dans les dernières semaines, de façon outrageante. Après ça, tu viendras dire que je ne fais jamais rien pour toi. Non, je ne dis pas ça. Je dis que tu n'en fais pas souvent. Oh, que je <rire> n'en fais pas assez. j je n'en fais pas assez. Eh bien, dernier bloc de l'émission, on va y aller avec un bloc un peu plus. un、euh, peu plus. un peu plus le fun.、Non? Ben, le fun, oui, mais avec des bandes où, un petit peu plus spéciaux,、euh, qui mettent le métal à un nouveau、euh, un niveau.、Euh, ouais, un autre, peu, autre niveau. Ben,、ouais. Une autre dimension aussi, ouais. Euh, ouais. Euh, qui mettent la barre un peu plus haut, puis qui apportent des éléments un peu plus.、Euh, originaux. Originaux et non, et non conventionnels. Oui, puis ça fait du bien. Ben, moi, j'aime ça.、Oui. J'adore ça comme ça, tu sais. Euh, on va y aller avec Morbid Angel.、Yeah! Euh, Morbid Angel, avec、euh, la dernière apparition, e t l a u t r e Deveno m i n s a n o de 2011, qui a surpris, e、euh, n bien et en mal、oui. beaucoup de monde.、Euh, ça, c'est Thème ou t a i m e s pas, mais moi, j'ai adoré cet album-là. Je connaissais pas réellement Morbid Angel. e、euh, u pis avec un album comme celui-là, ça me donne le goût de reculer dans le temps pour aller、mm -hmm. voir ce qui s'est fait. Puis, en même temps, ça me donne des c u e s sur le death metal, tu sais. Puis, je commence à en apprendre un peu plus là-dessus. C'est、mm -hmm. tout.、Euh, Septir Flèche,、yes. avec、euh, l'excellent album d e Great m a s s qui est paru encore、euh, plus tôt cette année, avec son espèce de death metal symphonique,、euh, complètement disjoncté. Oui. C'est c a p o t é r è s marteau. c'est、ouais. ouais, très fou.、Euh, mais l e s k e s h Oui. m e l e s k e s h avec un album de 2010 s'appelle The Epic Genesis. q u e l affaire. Ils ont sorti, u、euh, n espèce de death Blackened Death Metal avec、euh, des, des, de, Les, le, des, aspects un peu plus、euh, folkloriques folklorique, de,、ouais. de leur pays.、Ouais. Euh, C'est très intéressant. On va avoir Samael avec la pièce a n t i g o d e、euh, Les é l e c t r o m é t a l e l'électrométal、euh, industriel métal. Puis,、euh, ouais. si on a le temps, ben, on verra Doff qui nous amène comme un genre de, de Death、euh, Metal Trash,、euh, un peu technique, industriel en même ouais, temps. Ouais, effectivement. Pis, Ouais. Fait que c'est what, un, un bloc assez, assez machine, tu sais, dans le fond. là. Ouais, effectivement. Puis, d'après vous autres, ben. More bad. More bad. Are you? Are you ready? Bad. More bad, yes? More bad. Go. More bad, more bad, more bad, g o e I can't tell you more! C'est ici que tout prend fin. Et c'est David, que voulez-vous? On vient d'entendre、euh, formation de Jérusalem m e l k e s h Faites La pièce est Sacred Geometry, tirée de l'album The Epigenesis de 2010, qui est a p p a r u sur Nuclear Blast. Quel album! Excellent album. Tout juste avant, nous avons eu Sceptic Flesh avec Five Pointed Star, t i r é de l'album The Great Mass. De 2011, album qui fera incessamment partie de la liste de 2011 de réanimation. Assurément. Tout comme le prédécesseur、euh, Morbid Angel avec la pièce à r m o r b i d tirée de Elud de Divinum i n s a n u s C'est 2011. Sur Season of Mist. Excellent choix. Season of Mist, qui, semble-t-il, sont en train de préparer un remix de cet album-là. C'est assez incroyable. Ben, je vois pas l'intérêt, là. Moi non plus, je sais pas. Là, a... Je sais pas qu ce qu'ils veulent faire comme remix. Aucune idée. Ça suit. i l v o n le mettre à l'envers. <rire> ça se pourrait, ça. Alors. Ben, on va dernière se... pièce. Ben oui, dernière pièce.、Euh, ça va être une pièce des Suisses Samael. Peut-être la pièce a n t i g o d e qui est tirée du dernier album Lux Mundi, qui est un excellent album,、mm -hmm. qui va faire partie de la liste 2011 de réanimation,、ouais. qui s'étalera、euh, en 2012 sur sept ou huit émissions. Ou sept ou huit <rire> mois, on ne sait pas. <rire> Sur ça, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est possible qu'on décide de faire un spécial sinistre. c e s moi, a i s on vous le dit pas, c'est quoi? Okay. On vous le dit pas, on vous gardera la surprise. Ce sera un spécial de 10 pièges chacune, mais on vous dit pas quoi. o k Excellent. Alors, sur ce. Allez tous vous faire foutre. Ciao.